Vous avez gagné votre bataille aujourd'hui Oui. Ça n'a pas été trop dur Nouvelle technique. On passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. Tu nouveau.